bonjour chers enfants bonjour chers amis bonjour mes amis bonjour chers auditeurs quoi de neuf mes amis je tour nouveau Qu deuxième quoi de 9 dimanche passé nous sommes allés à la campagne dimanche passé nous sommes allés à la campagne qu'est ce que vous avez vu à la campagne je t'avais envie d' qu'est ce que vous avez vu à la campagne nous avons fait l'excursion à une ferme On Nous avons fait une à une ferme. Oh, c'est très intéressant la ferme. Oh, ferme, c'est c'est très intéressant la ferme. Oui, c'est fort intéressant. Là, intéressant. Oui, c'est fort intéressant. Nous avons vu des bœufs, des vaches et des veaux dans les étables. Nous avons vu des bœufs, des vaches et des veaux dans les étables. Et des gros avec leurs petits porcelets, Et des gros porcs avec leurs petits porcelets. Nous avons donné du foin à l'âne Gédéon. Nous avons donné du foin à l'âne Gédéon. Et les chevaux ont aussi mangé du foin et aussi, les chatis ont aussi eu les chevaux ont aussi mangé du foin. Papa cheval, maman jument et leur bébé poulain. Papa maman, bébé, Papa cheval, maman jument et leur bébé poulain. Les poules préfèrent les grains de maïs dorés ou de blé les poules préfèrent les grains de maïs d'che et de blé tandis que les cochons attendent la soupe de betteraves et de naver tandis que les cochons attendent la soupe de betteraaves et de nave et les lapins acrolique et les lapins est ce vrai qu'il raffol des carottes Oui il è grunnet avek plesir!» «Da, anny gryzut io s'udovolstviem!» «Oi, il è grunnet avek plesir!» «Elle kanar, a utki, elle kanar!» canards sauvages se nourrissent de plantes aquatiques les canards sauvages se nourrissent de plantes aquatiques les canards domestiques sont nourris comme les poussins d'orge, d'avoine et de viande les canards domestiques sont nourris comme les poussins d'orge, d'avoine et de viande pourquoi les animaux mangent--ils froid? Почему животные едят холодную пищу? Pourquoi les animaux mangent-ils froid? Parce qu'ils ne savent pas où sont rangées les allumettes. <coughs> Потому что они не знают, где лежат спички. Parce qu'ils ne savent pas où sont rangées les allumettes. Il n'y a que l'homme qui chauffe sa nourriture. Только человек разогревает свою пищу. Il n'y a que l'homme qui chauffe sa nourriture. Il pourrait fort bien s'en passer. Non, et on ne peut pas de ça. Ils pourraient faire bien sans passer. Pourquoi lève-t-on tant d'animaux à la ferme Pourquoi la ferme a-t-on tant d'animaux à la ferme Dis-moi, je pense que tu aimes le bon lait, le beurre frais, la crème, le fromage. Скажи-moi, je pense que tu aimes le bon lait, le beurre frais, la beurre frais, la crème, le fromage. Dis-moi, je pense que tu aimes le bon lait, le beurre frais, la crème, le fromage. Oh oui, c'est si bon. Oh oui, c'est si bon. Tu aimes aussi le jambon, le rôti, les gigots bien dorés, les bonnes terrines, le civet en sauce et les dindes. «Tu lubis i vitinu, i jargoye, i zolatiste podjarine miass, i varjone, i ragu pod sos, i indieko? «Tu aimer le jambon, le rôti, le gigot bien doré, le bon terrine, le sivé en sos et le dinde?» «Arrêtez, François! Je vais prendre 3 kilos, et rien qu'à vous écouter!» «Astenavитесь, François! A toi je peux tostier na tri kilogramme, tolke sloucher vas!» Arrêtez, François, je vais prendre 3 kilos et rien qu'à vous écouter. C'est pour te permettre de bien manger que les éleveurs entretiennent des bêtes pour les produits qu'elles nous procurent comme le lait, les œufs et la laine ou pour leur chair que nous apprécions et dont nous avons besoin pour nous alimenter. Для того, чтобы ты ела вкусные вещи, животноводы разводят домашних животных ради продуктов, которые они нам дают, таких как молоко, яйца, шерсть, или ради их мяса, которое нам так нужно для питания. Это для позволения вам хорошо съесть, чтобы львы обладают бедными, для продуктов, которые нам дают, как львы, львы и львы, или для их черт, que nous apprécions et dont nous avons besoin pour nous alimenter. Voulez-vous écouter une chanson où l'on chante d'une bergère qui gardait ses moutons? Agadite vous écouter une chanson au long chant d'une bergère qui gardait ses moutons? Nous le voulons beaucoup. Очень хотим, но левлон Alors écoutons-la mes amis. Alors écoutons yeyo. la mes amis était une bergère et rond et rond petit patapon elle est celle d'une bergère qui gardait ses moutons qui gardait ses moutons elle fit un fromage et rond et rond petit patapon elle fit un fromage du lait de ses moutons ron, ron, du lait de ses moutons le chat qui la regarde et rond et rond petit patapon le chat qui la regarde ta petite air qui fond Si tu lui mets la pâte et on petit tas si tu lui mets la pâte, tu auras du bâton, ron, ron, tu auras du bâton. Et n'y mets pas la pâte et on fait petit tas de savon, et pas la pâte. La bergère en colère et on petit patatapon. La bergère en colère a son petit chaton wou wou. son petit chaton. Alors, est-ce que cette chanson vous a plu Est-ce que c'est une bonne chanson Ну как вам эта песенка? Понравилась? Это хорошая песенка? Allô, est-ce que cette chanson vous a plu Est-ce que c'est une bonne chanson Oui, elle est gaie, dana vesyola. Oui, elle est gaie. Oui, Oui, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable Oui, c'est joli, c'est très beau, oui, c'est joli Alors chantons là tous ensemble, alors chantons là tous ensemble Il était une bergère, erron, erron, petit batapon Il était une bergère, qui garde ses moutons, ronron, qui garde ses moutons Elle a spinte, mange, verron verron de petit et le, fromage, et le rond, et rond, et rond, petit, petit du fromage, du lait de ses moutons ron, ron, du lait de ses moutons Le chat qui la regarde et verron verron petit, petit patagon. Le chat qui la regarde, la petite affifon. La petite Si tu lui mets la pâte, un petit patapon si tu lui mets la patte tu auras du bâton tu auras du bâton Il ni ni pas la pâte il et rompre rompre petit patapon ni ni pas la pâte il y a une mule grand rang il y a une mule la bergère en colère et, et, ron, ron, et ron, petit patapon la bergère en colère pas son petit chaton en grand pas dit son petit chaton êtes bien malicieux. Но и хитра была эта кошка. Слушайте, бьём Алисье. Chers éditeurs, quels animaux domestiques vous avez et comment ils s'appellent? Дорогие радиослушатели, какие домашние животные есть у вас дома и как их зовут? Chers auditeurs, quels animaux domestiques vous avez et comment ils s'appellent? Au revoir, chers enfants. До свидания, дорогие дети. Au revoir chers enfants. Au revoir chers amis, Do svidani drâgi drouzia, au revoir chers amis. Au revoir mes amis, Do svidani maes drouzia, au revoir mes amis. Au revoir chers auditeurs. Do svidani drâgi drâki radio au revoir chers auditeurs. Et avant de nous quitter, nous vous chanterons cette chanson en russe. A une prochaine, nous espérons voir mét picture pas russe. Et avant de nous quitter, nous vous chanterons cette chanson en russe. Играла пастушка тра, -ля -ля -ля, тра -ля -ля -ля -ля. была пастушка, стада свои просла стада свои пошла. Варила сыр радичи, тра, -ля -ля, тра -ля -ля -ля. варила сыр радичи для целого василя для Целла Василя. Пришла пастушки кошка, тра ля, -ля, -ля, тра -ля, -ля, -ля. кошка, вертелась устала, тра Вертелась устала. Удик кричит пастушка, тра -ля -ля, тра -ля -ля -ля. Уйди, кричит пастушка. А ну-ка где метла, ля -ля, А ну-ка где метла? Милана нашлась не скоро, тра, -ля -ля -ля, тра -ля -ля -ля -ля. нашлась не скоро, а кошка не ждала-ля-ля, а кошка не ждала. Ля -ля, не ждала. всю миску сыром, тра -ля -ля, тра -ля -ля -ля. Она всю миску сыром стащила со стола, ля-ля, стащила со стола.